بسم الله الرحمن الرحيم طيب في الباب hier ce qui concerne d'un sujet particulier qui est Arz al -ujra al Et le en tirer, de façon générale sans même dire au au plus possible maximum au maximum Cela ne convient pas. Cela ne convient pas et cela ont tache à la da'wa da et cela haute la baraka de la da'wa da de l'individu. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء أي والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه الله فقر اتخذهم أربابا من دون الله. Que le peuple de celui qui va obéir aux savants ainsi qu'aux gouverneurs dans le fait de rendre illicite ce que Allah aura rendu licite ou dans le fait de rendre licite ce que Allah aura rendu illicite ils ont pris comme seigneur ils les ont pris comme seigneur en dehors d'Allah. Adabe mhim jiddan. Qu'à rendre halal ce que Allah rend du haram ou le contraire. Cela rommet à faire un tashri' une législation. et le tashri' n'est pas un droit de Allah seulement c'est Allah qui décrète les choses et qui euh qui met les lois pas nous pas les créatures donc quelqu'un qui va dire ça c'est haram l'arsen n'est pas qu'est-ce qu'il aura fait il sera permis de s'immiscer dans le tashri' ça ne revient pas ou le contraire on ça rentre dans le shirk qu'Allah savonne Allah azza wa jalla يقولون قال ابن عباس رضي الله عنهم يشيكو ان تنزيل عليكم جارة من السماع اقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و تقولون قال ابو باكر و عمر donc ابن عباس رضي الله عنهم il a dit des pierres sont sous le point de tomber sur vous du cieux Je vous dis que le Messager Allah s.a.w. a dit telle chose Et vous, vous me répondez Aboubaka l'Oumar a dit telle chose Et cela a eu lieu Lorsque certains sahaba Ont pris l'avis d'Aboubaka l'Oumar Par rapport au hajj Le hajj est le tamattour Il y a Al-Quran ou il y a Al-Ifrad Qu'est-ce qu'on va le faire Et je ne me rappelle plus si c'était lequel, je crois que c'était Tamat Torah, que les Abouakal et les Romars ne voulaient pas que les gens le fassent. Vous voyez Donc déjà, des gens se sont mis à penser que cela était interdit ou je ne sais quoi. Et le rabbin, ça voulait faire comprendre que si, cela fait partie de la sonnah. Et les gens de côté sont en disant, oui mais les Abouakal les ont dit Alors bah un n'abssi dit comment je vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit telle chose vous me dites bah alors comment ils ont dit et c'est à ce moment là qu'il a dit cela pour faire comprendre je viens vous donner la parole du messager d'Allah chose qu'il a dite qu'il a faite tout ce qu'il a fait à quel il l'a encouragé je sais pas si ça fait tamator le prophète sallallahu alayhi wa sallam en doka il a sa sunna c'était des décl... que les saitiques raifien donc d'ailleurs c'est la façon la plus facile de faire le hadj Et donc les gens ont voulu prendre la vie de Aboukar et de Omar alors que le la, la révélation l'ont donné à ce moment-là. On fait là, donc là a dit je crains pour vous que nous tombe des ciels des des des pierres du de ciel sur vous parce que vous faites là. Donc pourquoi l'auteur yani rakaza ala ta'at al-ulama wal umara. فوق لي سافون لي gouverneur car sont les gens qui ont à la base d'autorité. Ya ayyuhalladhina amanu wa ti'u Allah wa ti'u rasulahu wal amr minkum. oublié ce qu'il a vécu oublié à Allah et oublié son messager et obéir tout temps de pouvoir parmi vous et ou li amr minkum cela englobe les ulama et les omara c'est savants et les gouvernants cependant dans le verset Allah il a bien dit atiou Allah wa atiou rasoul wa ulil amr minkum il a pas dit wa atiou ulil amr minkum n'a pas répété obéissez que les deux premières obéissances absolument Alors que celles des savants et des gouverneurs elles sont conditionnées par l'obéissance d'Allah à son messager. Tu les hommes, tu leur obéis dans ce qu'on leur donne à l'obéissance d'Allah et celle de son messager sallalahu alayhi wa sallam. Si aimer et s'y oppose à leur pas obéissance. Ni à Ali Fulani ni au hakim Fulani. Shahr al-kalimat youshiku ay hey. يا قرب صله point يوشيكو من افعل المقاربه كم كاد كاد يكاد ابو بكر عمر معروس هما الخليفتان الاول والثاني من الخلفاء الراشدين يقول في الشرح الجمالي لما كانت تقع نوعا من العباده لا تسحق لاحد من الخلق استقلا الا اذا كانت متمشيه مع طاعه الله ورسوله عنكر ابن عباس رضي الله عنهما على الذين قدموا ري ابي بكر وعمر في نسك الحج في نسك الحج نعم الا ما رواه هو عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرهم من غضب الله وصحته بعقوبته العاجله Donc il a dit justement, comme l'obéissance est une forme d'adoration, elle ne convient pour personne indépendamment de de de celle d'Allah, son messager. ibn Abbas, blâmé ces gens qui ont voulu faire prévaloir la vie de Abu Bakr et அபோல par rapport à ce que lui a rapporté du prophète sallalahu alayhi wasallam et l'a mis les a mis en garde contre la colère d'allah et son châtiment actif pour celui qui aura délaissé son obéissance ou s'approivoir celle de la créature qui elle n'a pas ce droit là à la base elle a dit il s'agit de abou bakar de omar alors que dire de autre que que dire de autre que et ce hadith là de tous les athers également est une réponse à ceux qui voient que quoi que fasse les khurafa ah euh, les quatre cela est un argument d'accord nous te donnons par le prophète sallalahu alayhi wa sallam عليكم بسنتي وسنة الخراف الرشيد المهديين auzu lana bin hawajid prenez donc ma sunna est celle qui vient guider Le meilleur des califes est le meilleur des sahaba. Des sahaba. Le meilleur des hommes prophètes de bien c'est qui Abu Bakr. Et après lui c'est Omar. Dans ce hadith dans ce athar là plutôt Ibn Abbas montre bien qu'en fait le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dessus leur sunna, il est qui est conforme à sa sunna à lui et non pas une sunna qui soit indépendante de eux qui viennent de eux. Bien que eux ne devons pas faire exprès de faire une chose pour il la sunna. Pas possible. Mais peuvent faire un ijtihad sur une mas'ala et ne pas voir juste. Ils n'ont pas faillible. Donc, les gens qui ont compris le... Ils disent, « Où l'on a compris ce hadith ?»« Ah »« Allez-y, qu'il y a un sonnati au centre « Al-Khurafa al-Rachid al-Mahdiyin » comme argument pour dire qu'est-ce qu'eux, ils font. « Alors, c'est le sunnah. » On dit là, pour preuve ce affaire. D'accord, ce affaire. « Il y a une fois, l'Ibn Abbas, dès qu'il y a un sonnati. »« Sola-mout, l'Ibn Abbas » et la précision de sa compréhension. A -Nah l'époque des sahabas, du vivant d'un ami sahab, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. La yultafat, il y a un réel qui a créé le <inaudible> kitab du sunnah que l'on ne prend pas en compte. Quelques avis qui s'opposent à celui du kitab de la sunnah, quel que soit celui qui l'aura dit. Un hey chien abit, رحمه الله تعالى في تابعي الى قالت اي كي فيندر سوبوزي القران ولا سنه alors urine dessus il dit urine dessus il dit بول عليه دييي اكتمان من شدات تمسكي بسنه ابن ميمون عليك قال ذلك رحمه الله تعالى سيامي son قول قصد دي الا ريفلاسيون فارمي به بالحائط جيت لو كونت لبيار جيت لو كونت لبيار يقول ثالثا وجوب الغضب من اجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لبيجت السلطه كليا هو رئيس الساجدات السلطه الكليه المحموده من العباده بمناسبه الاثار الباب للتوحيد حيث دل الاثار والاثار ala ana ray ibn abbas tahrim taqdim ray al makhlouqin ala sunnat rasul allah sallallahu alayhi wa sallam inna ma harrama dhalika ibn abbas li annahu shirku ma'a allah fi at-ta'a donc le lien du hadith ou du athar c'est que ibn abbas a rendu illicite le fait de faire prévaloir l'avis d'une créature sur la sunna du messager d'allah sallallahu alayhi wa sallam et cela parce que cela est du shirk d'accord car cela revient a obéir أوكي الله ابيك الله كما بيصصو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انا تعرفوا فقدر الله تتركوا بيه وبيستجيروا بيه الله اللي سوينا الشرك في هذا المو منش باه في المطلق lorsqu'on a prouvé la chose et que tu as pour croyance que cela est permis d'accord on te dit en islam telle chose est haram quand tu viens tu dis non c'est halal pourquoi parce que cheikh Antel a tel dit افتش دوني الpreuves les versets et les hadiths il ne croyons non c'est halal qudma yaqul qala ahmad ibn hanbal rahmo allah ta'ala ajibtu likum min arafu al-isnad wa sihhato yadhhabuna ila ray sofyan والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه فيصيبهم عذاب اليم اتدليم الفتنه الفتنه الشرك لعلّه اذا رد بعض قول قوله ان يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك وكذا الامام احمد امام السنه في زمانه جي سوبري دي جون كي كونيس ليسنا يعني لا شنه نراشن ils qui savent qu'il est authentique et pourtant ils prennent avis de Sofiane, A Sofiane Thauri. Alors que Allah il a dit dans le sens que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, c'est-à-dire l'ordre du messager sallalahu alayhi wa sallam, qu'ils soient atteints d'une fitna ou qu'ils soient atteints d'un dur châtiment. Après il a dit, sais-tu qu'est-ce que la fitna Il a dit c'est le shirk, c'est peu qu'il rejette une partie des paroles du Nabi sallalahu alayhi wa sallam que que vienne dans son cœur une déviance et qu'il périsse à cause de cela. Donc là, ce verset, c'est un, un verset qui est, parmi les versets, fondamentaux dans la religion. Ils sont posés à la suite de l'homme, il s'agit, sallallahu alayhi wa sallam, volontairement, sur la cause de, de, de, de, de, de, cause de ta perte. D'accord Et d'autres ont dit, le fitna bid'ah, qu'est-ce qu'il y a? Des gens savent la vérité, la délaisse. Qu'est-ce qui lui arrive par la suite Il dévie. Après avoir raté sur le sawab. Il y a qu'au l'eau. شرح الكلمات عرفوا الاسناد يعرفوا صحه السند سند الحديث يذهبون الى ريس الثين ياخذون بريس في الثولي ويتركون الحديث وقد صح عندهم سنده ديجو لوضعون عند دليل اي سر كل اوتنتيك اي pour prendre avis de Soufiane atholi et ibn mohammed n'a pas dit sur la consultation atholi abadan issek soufiane atholi ne fera jamais on aura jamais fait cela qu'il a fait cela cela aurait contredit hadith aurait été par ijtihad Lui là, l'imam Ahmad, il reproche aux gens qui suivent aveuglément Sophien. Et là ce sophisme en exemple, c'est valable pour tout, pour qui qu'on que. C'est valable pour lui-même et c'est valable pour l'imam Shafi'i, c'est valable pour l'imam Malik, c'est valable pour Abu Hanifa, c'est valable pour qui qu'on que. Boukhari, Muslim, qui confirment les imams de la Sunna et de l'Islam. Il a dit une parole, et toi tu as des livres qui prouvent que ces paroles là n'est pas correcte et tu te suis la parole quand même malgré tout cela, tu rentres dans ce afa. إذًا هذه مناس يقول يخالفون أي يعرضون امره أي امر الرسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبهم فتنه أي ينزل بهم عذاب في الدنيا بقتل او غيره ففتنه اللي ذاتين يعني كيسوبوا شحتشيمه بهبامون سواء بالموت او اخر وربما الموت صايرتت مهير من الاديانص الموت اهول من عندي احسن من الفتنه في الدين mieux vaut mourir qu'attendre dans une foutaise dans, dans sa religion. Ay aussi boom azabun alim. Ey, yedkhalu Allah lahu azaban fi al-akhirah. Mais y'a que Facebook Allah azawaj Allah azawaj lui réserve un dur châtiment dans l'au-delà. Vous voyez dans ce bas monde, comment on dit l'autre jour dans les hadiths, tu vois, il lui arrive rien du tout. Tu le vois, il est en apparence il y a rien. Le meurtrier a un dur châtiment qu'il attend. Pourquoi Pour avoir délaissé le dalil. Amdan. عمدا فولونتيرمون اذا رد بعض قوله اي رد بعض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقر في قلبي شيء من الزيغ فيهلك اي ان رده ان رده شيئا من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب زيقه القلوب الذي فيه هلاك الدنيا والاخره يقر في شحه كلمات في هذا الاثار ينكر الامام احمد رحمه الله تعالى على اولئك الذين يتركون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استبان لهم صحتها ووضح لهم معناها وياخذون برأي سفيان وغيره من الناس ما عدم عصمتهم لو كان امام احمد نص اعثار دي كي شوكي ل سوربريز دو جون كي ديليس السنه دي ميساج د الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كيسو كالي فري كالي اوتنتيك وكي زو كونكرو لو سنس و ليطرحوا نظريه صوفيه الثوري و طمئنوا اللي جن اللي سووا باايب ويحذرهم من الزيعه اذ هم رد كتاب الله وسنه رسولي صلى الله عليه وسلم وذلك لان متعصبين للمذاهب كثيرا ما يحرفون الكلم عن مواضعه و يدعون النسخ او نص ما لم ينسخ ليسلم لهم مذهبهم وقد اقتدى الامام لريه عاذا بالايات التي اوردها Donc il y a beaucoup de gens parmi les fanatiques des mazhab, ils déforment les adillahs pour que ceux-ci ceux coordonnent avec le mazhab. Ils ne sont pas sûr que le mazhab suive le dalil, mais que le dalil suive le mazhab. Car l'ambute c'est sauver le mazhab et pas le sunnah en fait. D'accord Donc ils vont prétendre que tel dalil est abrogé alors qu'il ne l'est pas. Ou alors un dalil qui s'est vraiment abrogé, ils vont vouloir le rendre effectif alors qu'il ne l'est plus. pourquoi cela qu'on donne avec un mazhab. Voilà que c'est très très c'est un تعصب dans le mazhab, ta t'a mazhab. C'est juste dangereux, ça divise la communauté et amène à ce que les gens suivent les individus et non pas le dalil. Aujourd'hui, tu vois plus les gens dire qu'Allah, qu'Allah rasoul sallallahu alayhi wa sallam, que les sahaba exactement, dans le mazhab on dit telle chose. Dans le mazhab on dit telle chose. Chez les Malikites c'est comme ça, chez les Hanbalites c'est comme ça. Je dis mais savez, on veut savoir en premier lieu dans le, dans le Coran c'est quoi qui a été dit Après dans la sunnah, c'est quoi qui a été dit Après chez les sahabas, c'est quoi qui a été dit Et après cela Non. Qu'est-ce qui a été dit Chez les imams. Mais tout de suite maintenant, c'est le mazhab, il dit. Mais chez les mariquis, c'est comme ça. Mais chez les hanafis, c'est comme ça. Après, les gens, tu les perds. D'ailleurs, ils ne sont plus accrochés au wahy, ils sont accrochés au mazhab. Ils sont accrochés au mazhab. Et parmi eux, tu en as même, lorsque tu leur dis par exemple, il est sur un mazhab, il a appris le mazhab de cette façon, on lui dit dans la sunnah, c'est telle chose Ouais mais vraiment le mazhab c'est comme ça. Là il rentre là-dedans. Là on te dit que le hadith du telle chose. Et tu dis le mazhab c'est comme ça. Il a dit que les Mamelouks sont cools contre le la sunna, lui-même il a dit j'étais contre le mur. Et ce quatre a immeux jamais appelé les gens à s'appartenir à eux et à suivre un mazhab qu'ils auraient établi. Eux c'était quoi les Mamelouks sont buts suivre la sunna. C'était quoi même Ahmed c'est quoi son but suivre la sunna. Même chef il est quoi son but suivre la sunna. parce que là madhab et les madhabs sont venus après eux. D'accord Donc ce sont des choses que les gens ont inventé par la suite. Donc il y a pas de de frère prédominé soud de s'y accrocher comme si c'était ça la religion. Maintenant, et tu dis les madhabs, savoir leurs avis, il y a pas de mal qu'on en profite. Mais s'il y a apparenté, s'y attacher, s'y accrocher et en faire une voie de conduite, ça non. Analyse beneddine. D'accord Et ça on trouve même aujourd'hui chez plein de gens avec des des des des savants ils disent je suis pas pour le Mazhab et pourtant ils se comportent comme gens de Mazhab et que ça leur fait savon. Et là j'aimerais lire une parole de l'imam Ash-Sokani dans son livre Adab al-Talab par rapport à cette messele là que l'on voit encore aujourd'hui et qui perdurera malheureusement par pour ces gens qui s'accrochent à un individu jusqu'au bout et n'acceptent aucune parole qui s'oppose à ce qu'il a dit. Yaqul انهم يعتقدوا ان امامهم الذي قلدوه ليس في علماء الامه من يساويه ايجينه نعم ثم قبلت قل عقولهم هذا الاعتقاد الباطل وزاد بزياره الاماء الايام والليالي حتى بلا الى حد يتسبب عنه ان جميع قواله صحيحه جاريه على وفق الشريعه ليس فيها خطا ولا ضعف donc il a dit ces gens pour croyance que leur imam celui qu'ils imitent qui se fait aveuglément il n'y a personne parmi les ulamas de la sunnah qui le vannent personne n'est à son échelle personne n'est à son niveau ensuite leur raison ont accepté cela et ont pris cette croyance qui est fausse et cela s'est amplifié avec les jours et les nuits à tel point qu'ils sont arrivés à dire que toutes ces paroles elles sont authentiques d'accord et que tout ce qu'il dit quand on est dans la charia il ne peut pas se tromper et qu'il n'y a aucune erreur, aucune de ce que il va dire. Wa ana a'lamu an-nas bil adillal walida fi al-kitab wa as-sunnah ala wajh la yafutu alayhi min shay'un wa la takhfa min minha khafiya. Et à tel point qu'il a dit il est le savant des hommes, le plus savant des hommes. Il connaît le plus toutes les preuves qui sont venues dans le dans la corne de la sunna. Que rien ne peut lui échapper. فيا سميع دليلا في كتاب الوثقه رسوله صلى الله عليه وسلم قال لو كان هذا راجحا الا مذهب اليه امامنا لذهب اليه ولم نتركه ولكنه تركوا لي ما هو ارجح منه عنده فلا يرفعنا بذلك راسا ولا يرون بمخالفه باسه وكيزودي اسكتوا لنا دليل ولا دون دليل كتاب الدراه السنه قالوا اذا سيما cela était vrai notre imam ne doit pas le laisser il l'aurait suivi, il l'aurait pris. Cependant, s'il n'a pas pris, c'est qu'il y a un avis qui est plus fort que cela. Donc, eux ne prennent plus en compte le dalil et ne voient aucun mal à, à penser le dalil. Pourquoi Parce que leur imam n'a pas vu ce dalil-là. Donc, pour eux, leur imam, même si dans leur langue, comme on l'avait dit l'autre jour, on se dit, non, ce n'est pas infaillible. Non, mais dans tes actes, tu leur as infaillible. Pourquoi C'est quoi qu'ils disent Tu acceptes Et quoi qu'il soit réfuté, tu n'acceptes pas. Et voire, pire encore, celui qui n'est pas d'accord avec lui, tu le prends en ennemi. Tu le prends en ennemi. Si quelqu'un, tu lui as dit, un tel, il a tort, pour toi, on dirait que, justement, comme l'a dit M. Abbas, que les, les pierres, c'est tombé du ciel. Tu vois C'est une azimah que de dire, un tel s'est trompé. C'est inacceptable pour eux. Voire même, si tu as un salafi, pour eux, euh, ils doutent de toi. Pourquoi Tu dis que un tel s'est trompé, toi, je doute de ta salafi. Tu n'es pas clair Tu te crées tant tant quand même pourquoi Ce que tu dis que tu as raté de la tort. Si oh non, non, tu dis qu'il a tort. Je dis qu'il a tort. Donc voilà. Donc tu as des genres c'est ça. Si jamais tu n'es pas d'accord à cashier. Dans ce qu'il dit à ce moment-là, tu sa la fille elle est mis, elle est en doute. Toi, il y a un problème entre toi. Pourquoi Est-ce que tu es pas d'accord chérantine Non, je suis pas d'accord avec lui. D'accord. Maintenant, tu exposes tes preuves. Tu exposes tes preuves. C'est pas si je suis pas d'accord, tu te tais comme ça. Parce qu'il se peut que le chien ait vraiment raison, toi t'as tort, tu vois Donc dis, lui, le fait qu'il qu a tort, c'est fini. Je te donne mes preuves, je ne vais même pas écouter tes preuves. Je ne vais même pas écouter. Après, écoute ce qu'il va te dire. Non, je ne vais même pas écouter, t'as des chevaux-boîtes, tu vas m'attendre de chevaux-boîtes, je ne vais pas parler avec toi. Il s'est frère dans l'Allah. Donc là, on t'entend te dire que le chien est infaillible. Donc ces gens-là, tu leur exposes, tu veux leur exposer les preuves, et la parole fidèle, ça veut dire quoi Non, ça veut dire qu'ils ont parlé, je ne vais pourquoi il y a eu un Ijmar de la Ummah l'Ijmar que... c'est un Dalil, je suis d'accord il y avait Ijmar de la Ummah, d'accord avec toi l'Ijmar c'est un Dalil, il n'y a pas Ijmar il va te montrer le côté de Khilef, l'autre côté pour que tu fais ses côtés, il va protéger par toi-même non, non, il a peur il sauve tu vois et après il va dire un tel, il n'est pas clair, pourquoi il n'est pas d'accord avec le Rolama non, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de Rolama, un tel, un tel et un tel, c'est tout et sur une question, ce n'est pas sur tout non plus, tu vois mais ça pour eux c'est inacceptable قولي عظم بالله donc ça c'est le le sikr des asab al mazahib il est présent aujourd'hui d'accord même chez des gens qui disent ne peut pas ça porte aux mazahib je sens on les ont un imam l'imam tu peux pas le contredire pas voilà, tu peux pas le contredire et ils disent pareil pour nous vous que hadidou faites pareil s'il y a quelqu'un accord de hadid je suis pas d'accord avec lui chez la hale des avis je suis pas d'accord avec lui et chez hadid pas pareil sur des gens Et j'ai cherché, c'est quoi, quoi la cause Pourquoi on a dit ça, un tel ou un tel ou un tel Donc ce n'est pas vrai ce que vous dites. Seulement, comme il a dit ça sur Ted Masala, il a mis les preuves, j'ai accepté. Mais vous, de l'autre côté, des gens qui ont parlé, ils sont venus avec faussement de preuves, on a refusé ces preuves, vous ne voulez, voulez pas écouter les réponses Ah, ta'assoum En a deux mois, tu montres que Shari Haïl a dit telle chose, et il y a un délit qui, qui contredit ce qu'il a dit, donne Et si jamais t'as raison, je vais accepter, Bézina Ta'ala. Je vais accepter. Alors bon, le cheikh au Yemen de accord al-Shaikh il est pas d'accord avec lui on a un autre fikriyah par exemple autre mais tu as des gens non tu vois et ça arriver que maintenant bah ça a causé ce qu'on parle de l'odio là la division le ta'assub les ashkhass également donner raison à un cheikh parce qu'il a raison c'est pas le ta'assub si il a raison c'est pas le ta'assub c'est tu es pas le hak d'accord et si un cheikh a très souvent raison c'est pas le ta'assub d'accord c'est pas le ta'assub on dit à la cheikh la plupart de ses paroles sont justes. C'est pas le taassub. Le taassub c'est à l'inverse, quand tu qu dis il a raison quand on te montre qu'il a tort, tu restes accroché il a raison. Al taassub. Quand y a ce le taassub il les... ta y a ce le taassub il les... ta te mène à la martyrie, il t'amène à la bid'a et il t'amène au shirk. Le taklid il t'amène à ça. Qu'est-ce qu'il t'amène à quoi À faire dévancer l'apport d'une créature C'est du créateur, c'est de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça amène à quoi ça Au shirk. D'accord Et ça amène à la bida, t'en fais un ménhaji. Comme l'assad de ta'assoubin, les muta'assimin, c'est fait de ta mazhoub. C'est peut-être pas forcément tous, tu vois. C'est le gharib. Quelqu'un a mazhhab, une fois on a parlé avec eux, il avait un mazhhab. On lui dit à l'arri, on te donne un dalil. Ouais, mais si jamais je prends un dalil, je ne suis plus mazhhab, ça veut dire. Tu te rends compte ce que tu es en train de dire On lui dit là, ça va un milliard J'étais quand tu as chez Amazal si pour prendre un autre dalil. Je suis plus Amazal à, à ce moment là je dis suis... non ça qu'on dit. On dit que le mazhab il dit que c'est vrai prends-le. Mais senti le mazhab. Dis le dalil et après tu dis eh le mazhab fulani quoi c'est pas ce dalil مثلا. Non lui il te dit euh, si jamais je prends ça ou ça ou ça bah c'est quoi la fusée sur Amazal alors. Ah non. Non. Et quand les gens ont on leur dit cela ils disent ouais vous êtes c'est nous les mutajira à faire ça. Ça va C'est nous les bizarres oui. Non, ça c'est un os Le os c'est qu'il n'y a pas de mazhab Le os dans le lit c'est qu'il n'y a pas de mazhab Les mazhab sont arrivés après les courons de Mufadalah Après les at-ba'at-tabi'in Ou at-ba'at-ba'at-tabi'in Donc nous on reste sur le os Le salat c'est ce qui était en général La base c'est ce qui était avant Et on répète que les imams des mazhab N'ont jamais appelé à ce qu'on s'est lié à eux Il y, avait Allah, fois, il y a plusieurs mazhab il y a des doutes mazhab qui existent alors et pourtant Allah a voulu la fait que ces quatre là qui sont restés mais sur le théorique comme c'était alors il y avait pas mazhab tu avais plein aime de... certains disaient même que certains mazhab étaient plus forts que ceux qu'on a là, là maintenant mais ça pendant ils, sont... ils existent plus des mazhab il en avait plein c'est-à-dire c'est le... un mazhab c'est quoi c'est le ism makan de zahaba ce à quoi tu vas d'accord c'est à quoi tu vas ça mazhab donc le mazhab peut en fait dans quelle situation Mais les mazaïs, peut-être que les gens les appellent aujourd'hui, c'est les, les, les écoles juridiques. Et ils sont basés sur ces quatre-là. Mais le mazaïs, l'imam, il est plus large que ceux-là. On peut l'employer dans pleine situation. D'accord Y'a qu'au-t-il Ça a été où El-Fawaïd. A-na-raye l'imam Ahmed, rahmah wa ta'ala, tahrim tarq sunnus rasoulillahi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam, il qu'a l'ahadi min al-nas. Donc l'avis de l'imam Ahmed, C'est qu'il est, qu est intérêt de laisser la sonnette du message d'Allah pour la parole de quiconque. Ça, ce n'est pas un ray, de toute façon, en plus. Le mot ray, là, je ne trouve pas qu'il soit convenable. Ce n'est pas sa plan vie. Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit. Le droit de l'amour est le droit de l'amour. Le droit de l'amour est le droit de l'amour. Le droit de l'amour est le droit de l'amour. Que la base, qu'on a un ordre, cela a un sens d'impératif. C'est une obligation. Tant qu'on n'a pas un autre dalil qui montre qu en fait non c'est juste recommandé. D'accord. Ou même un autre peut être juste permis. Kulou washrabou hatta yatabayanakum al-khotul abyad wa al-khotul aswad min al-fajr. Kulou washrabou hatta yatabayanakum al-khotul abyad min al-khotul aswad min al-fajr. Buvez et mangez jusqu'à ce que vous apparaissiez les lignes blanches des lignes noires du fajr. Ça c'est les lignes du Ramadan. Est-ce que ce qui marche pas après un péché Là le homme est venu dans le sens de cela t'es permis. Wan tihou ma tabalakum min nisa et épouse juste que vous voulez parmi les femmes. Antihou c'est un homme. Et ce mariage n'est pas forcément obligatoire. Ça, ça dépend des cas. D'accord. Si quelqu'un ne s'est pas marié, on peut dire c'est haram il faut, faut, faut, faut il faut faire tawa. D'accord. Non. Il dit "Il y a un rade en char de Allah est la cause de le halak dans le monde et l'au-delà." Et la face de se détourner de la الاستثناء سلاهن كاسه من الكاسه من الاذلال يا كل مناسبات الاثار للباب للتوحيد حيث افاد الاثار ان الامام احمد يرى ان العدول سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الريها شرك في توحيده مستدلا على ذلك بالايات التي وردها اوردها دونك سي كم ابن عباس نفس العله ونكمل يقول عن عدي بن حاتم رضي رو عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أخبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح عبد المريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا هم واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعم ما يشركون فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس تحرمون ما أحلى الله وتحرمون فتحرمونه ويحلون ما حرمه الله فتحلونه قلت بلا قال فترك عبادتهم راوي الترمذي وحسنه والبن يحسنه وين يقول قد ضعفه لوكلسك النبي لسك قال دي عند النبي صلى الله عليه وسلم استيل فيرسون وصل قال دي همو بري له ربهم كم سنور ده الله سي كالمسيح من مريم سي بودو له اعطي ان ادور كست ديفينيتي La ilaha illahu Subhana qu'il soit glorifié purifié de ce qu'il lui associe et il a dit nous ne les adorions pas il a dit et ne, ne rendait-il pas illicite ce qu'elle a rendu illicite et vous les suiviez en cela ou qu'il rendait illicite ce qu'elle a rendu illicite et vous les suiviez en cela il a dit si il a dit donc quelle était votre adoration ou leur adoration Amen Yaquolo في شاح الأكادماء اتَّخَذُوا أي جَعَلُوا الْأَخْبَارَهُمْ الْأَخْبَارُ هُمْ عُرَمَى الْيَهُودِ الْأَخْبَارُ c'est لجام دي حِبَر et c'est اسي... لِي عَمَان رُحْبَانَاهُمْ أَخْبَانَهُمْ عُرَمَانَ السَّارَ c'est de راهِب على base راهِب c'est c'est l'Moan mais l'Moan c'est pas de علماء على base là le casal Là c'est plutôt comme le pape, les évêques, ces gens-là, cardinaux, Allah au alam. Amal-mouane à la base, ce n'est pas un alim vraiment, c'est un, un abid, c'est un dévot dans l'adoration. Mais bon, yutlok al-al-kul, à la base les gens les suivaient quand même. Ar-ba'ban ay ma'boudin l'ahum. Subhana amma yushrikun ay tanzihan l'ahu an nishraqo bihi fitahati wa'ibadati. Que soient purifiés justement de la cessation. de l'association dans sa dans dans son obéissance dans son adoration. Ya Kuraysh al-Ijmal, yublinuna Adi ibn Hatim radi Allah anhu, annu lamma sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u ittakhadhu ahbar wa ruhbanum arbabam min dunillahi wal-masih ibn Maryam istafahama min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam munkiran. Ebalat al-Nasara lil-ahbar wa ruhban wal-masih dhanna minhu anna al-ibadah maqsura 'ala ar-ruku' was-sujud wat-taqarrub bizalika wa ghayrihi. Donc dans ce son... hadith Adib ibn Hatim nous informe que lorsqu'il l'a entendu de Nabie sallalahu alayhi wa sallam, à cette verset-là, il a euh il n'a pas compris qu'à pour lui euh il ne voyez-pas les gens du livre euh s'incliner, se prosterner ou autre face à l'heure euh moins ni la robe ou égorger pour eux ou autre qu'à pour lui l'adoration c'était limité à cela. إلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم لهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه الله هي عبادتهم وذلك لأنهم جعلوهم شركاء مع الله في التشريع فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم informé qu'en fait cette obéissance qu'ils ont fait dans un illicit qui est illicit au dans illicit qui illicit c'est une adoration car cela revient à établir une législation à cela le roi d'Allah azza wa jalla Attention. Comme l'a dit Cheikh Abdelhamid, les gens la danse en trois catégories. Dans l'obéissance au gouverneur et au euh, savant. Il y a ceux qui leur obéissent en tout en toute chose. Il y a ceux qui ne doivent obéir en toute chose, les rebelles. Et il y a les gens du juste milieu qui leur obéissent dans une obéissance qui est conforme à la révélation. Est-ce qu'il ne l'est pas Ils n'obéissent pas. Et par rapport au gouverneur, sans pour autant faire de révolte, faire des meutes, se rebeller au Khouroudj. Là, puisqu'on n'obéit pas, donc c'est un, un, un gouverneur qui est musulmane. Et quand même, il ne serait pas musulmane pour de vrai, il aurait apostasé par exemple. Pareil, sortir sur lui, contre lui, cela est une chose qui revient à... à regarder la masse l'aha car tu peux sortir contre un gouverneur qui est kafir, mais tu n'as pas la possibilité de le faire. Ça va amener à plus de mal encore. Donc, tu ne te sens pas contre lui. Et tu restes dans les choses qu'il n'a même pas trouvé l'ordre public. Bien évidemment. Comme par exemple en France ou ailleurs, un muslim, sans qu'il n'obéisse aux dirigeants là-bas, ça n'est pas non plus pour dire qu'il va faire tout contre de ce qu'on leur dit de faire, juste pour dire je ne leur obéis pas. S'il n'y a pas de faïda, il n'y a pas de faïda, observe-toi les lois tant que celle-ci n'amène pas à, à un péché. Pourquoi Pour ne pas semer les troubles. Essayez une darwa également. Parce que les confins vont te voir, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Quelqu'un il vient, je ne sais pas si c'est un feu rouge, il grille, exprès. Il dit, je n'obéis pas. Tu vois, dit, ça t'a apporté quoi de, de griller un feu rouge À part de t'exposer toi, ta vie, tes biens, la vie des autres, les biens des autres. Tu vois que tu vas faire un darwa, c'est ça, quelqu'un va te voir, il va te dire, oh, c'est ça, ça la vérité. Ça fait affaire C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt général, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire soit يعني, euh, une personne réfléchie à ce que tu fais. Yaqul al-fawa'id, bayan dalal, al-akbar wal-ruban. Ça montre les gamins qu'il y a chez les rabbins et les librains. Ça montre le shirk qu'il y a chez eux. Car les gens disent que c'est des gouffres, ce n'est pas des mouchtikoun. Ce sont des mouchtikoun. Pourquoi Ils ont cherché à Allah, déjà dans l'adoration, dans plein de choses et dans l'obéissance. C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt général. ساريسن <t> انا اصدي الرسول واحد <'in> والتوحيد de tous les <'in> messagers d'qu'une est le tawhid rabi'an an ataa'at al-makhluk fi ma'siyatih al-khaliq ibaratun lahu obéir à la créature en obéissant au créateur c'est la adoration pour lui Mais ça c'est pas dans l'absolu c'est ça que la personne a pour croyance qu'elle avait permis et après que les preuves ont été établies faut quoi quelqu'un qui obéit il y a une créature par peur de lui ou par Bonjour pour la dounia, parce qu'une passion mais c'est qu'il à la base ça pas à le faire, on ah, peut en cherche. D'accord Il sait qu'il a pas le faire, mais il le fait quand même pourquoi Ça l'arrange. Pour fond lui c'est. D'accord Il se remercie qu'il fait c'est ce qu pas c'est pas c'est pas permis. Allah bon recherche. Comme nous John B, ça des créatures on les des des, des obissent à Allah. Si on nous sub peuple là, on va cafer tout le monde. Tu vois On va cafer tout le monde. Comme une de fois même on obit à notre propre nef, c'est que c'est haram mais on a envie de telle chose. كيكو بالالكول سكس حرام بصن نفس امثله كيكه تشبع الفم سكس حرام في لي كمان وكفار بصح لا دكو لا طعكون سيرصولا حلال يعتقد انه حلال دكو هنا يكفر لا سلك اذا كي داك كافر خامسا وجوب الاستفسار من اهل العلم عن ما خفيه حكمه كفوا ديموندو او جون دو سيونس لو دتايل سيت شوز نو اشاف كونطون با A la Mohimdiddin. Car beaucoup de gens, ils admettent des règles et des jugements sans demander et ils tombent dans les égarements. Saadisan est également gardé un bon souci des de savants. Les savants d'un sunnah, on garde un bon embouton de leur part. Quand on a, ils vont dire, ouais, c'est des savants de, de l'État, ils ont mis son gouverneur kazakhir. Pense du bien des savants à fait. D'accord Il donne un jugement sur une chose, même s'il n'a pas raison. Pense du bien de lui. Sinon, tu vas t'égarer. Saadisan hears les sahabas à la l'inm. سابعا ذم التقليد بمن قد قد يرى على الشهاد كل تقليد شيء هو بس للناس اللي هم مزروا يقدروا يعملوا في الاثور دي كوپرون و دي سوي ليفروه مناسبه الحديث الباب للتوحيد حيث يدل الحديث على الشرك بنطوع العلماء في تحريم ما احل الله وتحليل ما حرم الله نص الحديث ده بيوريك ان اللي اللي في partie du shirk ان تطيع السلف وال governors هو اللي faire de rendre licite ce qui est illicit ou le contraire Et on précise bien que tu as su et que tu as croyance que cela est permis. D'accord Quand combien de fois tu as les roulames ils font, ils se trompent dans les shihads Toi tu les suis On va dire que tu as un cas à faire pour cela Là, tu ne savais pas. Tu as pris le ravi. Mais si demain on te montre que le ravi n'est pas correct, tu dois laisser le ravi et suivre le dalil. Mais si tu n'en aurais pas à dire que c'est le mazhab ou c'est jirant tel, là, tu dois suivre le dalil. Ava. Ma foumada. Faïla mouna. Wa alham